Unité 7. Leçon 2. Exercice 1. Écoutez. Cochez s'il s'agit du masculin, du féminin ou des deux. Notez les marques du féminin. A. Étudiante. B. Écrivain. C. Avocate. D. Stagiaire. E. Professeur, F, ingénieur, G, artiste, H, médecin, I, photographe, J, boulangère,